Il est né le divin ensemble qui gît les hommes et les a dévoués aux aigles. Il est né le divin ensemble qui chantons qu tous son appelement. Depuis plus de quatre mille ans, Milan, nous attendions cet heureux temps Il est né le divin en grand Jusqu'à voir les années plus tard Il est né le divin en grand Chantant pour son avènement Ah qu'il est beau, qu'il charmant Ah, que ses grâces sont parfaites, ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est ce divin enfant. Il est né le divin divi, Il est des années Il est, au les ailes, les ailes. Il est né le divi, Une étable est son logement, un peu de paille et sa couchette Une est est son logement pour un, un Dieu, Dieu qu'elle avait l est. L il est né le divin enfant, il joue au toit des années où est il est né le divin en banque, chante chantant tous son appel.